Earth and soul. Tous les mardis de 18h à 19h. Présenté par Timothée Milton, Huggy Hinton et Guillaume Hartensog. Et ils sont là ils Hello sont là. Guillaume Comment Salut ça va bien Ça va et toi bah, Impeccable En pleine forme malgré... Ouais ça va, malgré euh, un temps un peu pourri, mais bon. Ouais c'est moi. ça. Pas toujours, on euh, va pas euh, se plaindre. On va pas euh... se ouais. plaindre, vous avez passé un bon week-end Moi ouais, et toi Bah écoutez, impeccable Fré ouais, pour bon. une nouvelle semaine ouais, oui oui toujours chaud Sur les chapeaux de roue Chaud comme la braise chaud comme le braise bon bah très bien alors le programme ouais. juste avant de ce soir alors bah, cette semaine euh, interview on va... pas interview ouais, si, on l'avait dit la semaine dernière et puis euh, on confirme ce, ce soir il y a une interview de Kirby euh, un ami français qui vient de Caen et qui fait pas mal de bons trucs enfin il va venir nous parler de tout ça tout à l'heure donc euh, ouais. à découvrir on va parler aussi euh... bah, des nouveautés tout ça, bah oui bien le, sûr le petit classement de habituel oui voilà puis un, un petit track remember et les ingénieurs d'offres. on va faire une petite émission traditionnelle puisque la semaine dernière c'était un petit peu spécial euh, spécial oui avec des mix tout ça mais euh, voilà donc cette semaine euh, pas mal de choses quand même il euh, y aura pas mal de trucs à découvrir d'accord euh... et bien sûr les infos seraient en dernière partie d'émission à fait impeccable les On enchaîne avec la première nouveauté euh, C'est un Kerry Chandler euh, Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté un petit track de cet artiste D'ailleurs euh, c'est extrait de son tout nouvel album Qui est sorti sur euh, Deeply House Rooted Donc c'est un extrait de cet album euh, Le titre c'est White 6502 On va pas le prononcer en anglais hein, Sinon ça va encore faire des... <rire> Quand ça fait un petit peu de temps qu'on s'est pas plein C'est vrai, dire, euh, écoute ça 6502 <rire> Yeah, ma... Je sais pas si ça va comme ça sur le label de DJ Deep euh, français Deeply House Rooted Et bah.. C'est dans l'esprit Carrie Chandler, ça se reconnaît tout de suite et ça se laisse écouter. D'accord. Comment ça se fait qu'il signe pas euh, sur. Carrie Chandler, il a un label euh, à lui ou pas Il euh... euh, y en avait un à l'époque, c'était Madhouse. Ah non, je euh... crois qu'il y avait un label en fait, c'est pour ça. Euh, non, il y, y, y en a plus. Euh... Ouais. Hein Madhouse. Madhouse, ne pas, pas confondre. <rire> première blague de Timothée <rire> Ça y ça commence. Ça y est, c'est euh... parti. Garde ton secret en poche. <rire> Allez, la première news de la soirée avec Kerry Chandler. Galaxy avec un instant la première nouveauté de la soirée ça commence assez fort hein, découverte de l'album de Kerry Chandler c'est ça avec ouais. l'un de ses titres euh, c'est déjà dispo ou c'est déjà dispo à mon avis ça va être en vinyle aussi et c'est déjà en digital dispo sur TrackSource si vous voulez les infos ben, je vous donne le MySpace du label www.myspace.com slash deep, euh, ouais, deeply house rooted c'est ça de toute façon vous retrouvez le lien sur le, la page euh, www.myspace.com slash art and soul sound Et il commence très fort, Aggie. <rire> <rire> Les meilleurs <rire> nouveautés soulful, garage et house sont dans Hurt Soul. Hurt Soul, soul. Il commence très fort. Yeah, <rire> ça faisait un peu genre un jingle. <rire> je je regardais pas, j'avais l'impression que, que tu nous avais balancé un jingle. Non non non, fait... Ce sont des jingles. tu devrais naturels. faire des voix de jingle. Justement. Non non non, On non jamais non. proposé non. C'est pour avoir des fouriers, c'est pas la peine. C'est t'as proposé des voix pour des tournages de films, ah, non. des effets génériques genre, ou. ou... Ouais. Je fais des doublures de temps en temps. Ah oui cette fois, alors que ouais. genre. Ok ah. ok. Quand fais les doublures de ça Non non non, pas vrai. Hercule Poirot. Hercule Poirot. Je salue Manu Kenton d'ailleurs, qui est le plus grand fan. Bon, dédicace euh, quand on parle euh, de aux on pense à Manu quand il y a un truc ringard Manu arrive toujours d'ailleurs c'est le premier <rire> allez tout de suite nouveauté numéro 2 avec Marlon D avec le titre japonais Prayer. ça faisait un peu like a prayer Je Je pas pas pas. House, ah, Madhouse euh, c'est euh, un festival c'est euh, sur le label Street Tourism euh, alors n'hésitez pas parce que c'est un vieux label rétro mais euh, ils ont tout remis au goût du jour et puis il euh, y a pas mal de choses qui se refont un petit peu en ce moment et euh, Marlon D fait partie de, de ces artistes donc allez euh, sur le myspace c'est uh, myspace.com slash stricturism records donc c'est un sous-label de Defected et donc à écouter euh, à écouter les oui voilà tout à fait <rire> Deuxième nouveauté de la soirée avec Egan euh, Dan et Timothy Milton qui sont en direct avec nous, qui sont pleinards là, hein. on met le casse tranquille alors qu'on a... On discute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc on profite. Euh... C'est vrai que ça fait combien de mois que vous n'êtes pas vu, Ouais, euh, euh, c'est trois mois, ouais. Ouais, <rire> c'est nul on se raconte des petites histoires c'est un petit peu Sex and the City euh, à notre façon quoi. ah d'accord ok vas-y fais de la pub aussi non. ah oui c'est vrai ah oui c'est vrai <rire> le film allez euh, ben, troisième nou non deuxième nouveauté que ai-je Strictly perdu, Rhythm donc euh, myspace.com je, re je retiens un petit peu les infos vas-y vas-y slash Strictly Rhythm Records alors n'hésitez pas d'aller faire un tour il y a pas mal de choses sur leur MySpace <rire> De stad Soulful garage stad house de in van de Troisième place et un trio de choc justement pour la troisième pour la troisième nouveauté ouais. avec euh, Eric Enrique et Izer euh, je ne sais pas trop. On n'a pas plus d'infos sur les artistes, mais en tout cas le morceau est très très bon. Ouais. Ça s'intitule Splendor. D'ailleurs euh, Splendide. splendide. De... Voilà. C'est le remix Ce de Rocco non. avec le côté un petit peu un petit ah. peu sexe pour revenir à tout ça. Ah, <rire> on parlait de doublure tout à l'heure. C'est voilà. sur le label Animus Rhythm. C'est un nouveau label digital. Animus. C'est bien ça, c'est dispo sur Drag Source. C'est vraiment le titre de la semaine ça. c'est <rire> ah, ouais, ouais, Franchement, ouais. Il y a beaucoup de choses. C'est à découvrir, le vocal est terrible. Je crois que c'est Heather qui chante, parce que le euh, sûrement, ça doit, ça doit être elle. Certainement. Et puis donc c'est à découvrir dans l'émission Art and Soul. Avec un instant, la troisième note t'es pas mal du tout. Hein. Très, très vocal très, très, est vraiment très, terrible. Très, très, très ah, bon. est, franchement, c'est top. Hein. Moi, Ça, Rocco, bien. encore, on reconnaît le... Bah, ah, il est bon, ce Rocco. Il a toujours des belles voix. <rire> de... <rire> accompagné de belles voix, Rocco. Ah bah tiens. <rire> <rire> les meilleurs nouveautés nouveau soulful, Soul, Soul, garage et house sont dans and Soul. And Soul. Et voilà tout de suite euh, notre quatrième nouveauté Avant de passer au coup de cœur de la semaine Alors c'est l'ami Teddy Douglas euh, Un américain euh, qui fait pas mal de choses Qui est là depuis quelques années euh, Avec un titre What You Gonna Do euh, On l'a déjà entendu plusieurs fois d'ailleurs ça revient souvent Et là c'est un remix euh, de nos français euh, Justement on en parlait tout à l'heure De Claude Monet et puis les frères Toré. On a l'occasion souvent d'en parler euh, Lors de cette émission Et euh, donc là c'est un remix euh, qui est fait Donc exprès euh, par ces français Sur le label Code Red. On avait aussi déjà parlé euh, de ce Parfait. label C'est le label de DJ Spend Donc euh, justement, on va aller faire un, un petit tour Du côté du MySpace de DJ Spend uh, MySpace.com The Original DJ Spend euh, Promo, nouveauté, c'est sorti promo. Euh, promo Ça sort dans deux semaines Exclus Pour la quatrième nouveauté avant de passer au coup de cœur. On va quand même vous rappeler ce que c'était, tout simplement. Teddy Douglas avec le What You Gonna Do, le remix de nos amis français, c'est bien, oui, bien ça Oui, c'est ça, les Bros, les deux frères qui nous viennent d'Aix-en-Provence. Et puis euh, l'ami Claude Monet, euh, le parisien, du label Back to fundamentals. Très bien. Les soulful, garage et house sont dans and Soul. And Soul. C'est parti pour le cool de cœur de la semaine, bien rythmé déjà, ouais. euh, ça met déjà la pêche. Ça sent déjà, ça sent déjà le show. Donc on retrouve euh, derrière les, les machines, ouais. <rire> TJ Keys, je ne connais pas, pardon, featuring Nathalie Brooms avec le titre Nothing Better Than Your Lovin ». C'est ce, le remix de Art Soul et c'est sur leur label, le Art Soul Pressing, label digital, donc ce sera une sortie uniquement digitale. Partout en ce moment très productif, euh, beaucoup de, bah, du gros son, du gros son dance floor, et euh, bah, on vous laisse danser derrière euh, dans, dans votre salle à manger ou dans votre voiture. Euh. Eh ben écoute, moi je lui mets tout de suite. Allez, Merci. Guillaume, Merci. Ah, le clap, le clap de la bon main j'ai euh... ouais, entendu entendu c'est pas que tu m'avais mis en direct ah, si, si mais je te mets en direct tout le temps moi quand la lumière rouge est allumée c'est qu'on est en direct ah, ah, euh, C'est ça, au oui, début je pensais qu'il y avait des gens qui s'appelaient euh... non ah. mais ça c'est une vu, ça fait jaune, six ça. mois là et ah, six mois je découvre encore des choses c'est vrai que ça fait 6 mois maintenant bon anniversaire merci musique bon c'était le coup de cœur, c'est bien ça c'est bien ça donc avec tg Cases featuring nathalie Rooms ouais. avec le titre Nothing Better That You're Loving avec le Art Soul Remix c'est sur leur label et c'est une bombe tout simplement d'ailleurs il est classé en aussi premier sur le, le site Track Source, site de téléchargement légal site que vous affectionnez euh, assez particulièrement il y a tout ce qu'il faut euh, c'est vrai c'est bien ouais, il voilà. y a tout ce qu'il faut c'est ce qu vraiment spécialisé uniquement dans la Deep House alors y a tout, non, euh, il y a tout y a, il faut, tout y, tout y, de... y a un peu de tout mais c'est vraiment il y a beaucoup de labels euh, ah, sent... ouais, c'est à 90% House on va dire D'accord Donc l'électro le... C'est ce est un, un peu, peu sur Bitport Comme ça il n'y a pas de jaloux ouais. C'est vrai C'est vrai. Bon messieurs Je vous laisse un court instant Allez salut hein. Allez. À bientôt allez, hein. Salut, salut Allez, allez. Salut. Salut. Salut. salut Allez tout de suite L'information de proximité euh, C'est dans la galaxie Puisqu'il est 18h32 Un petit peu à la bourre Mais c'est pas très grave Histoire de vous annoncer quand même Que le festival jeune public De l'enfance de l'art Se déroule euh, jusqu'au 13 juin C'est la 13 e édition Un numéro de téléphone Ou plutôt un site internet C'est encore plus simple wwwlenfance pour en savoir davantage, sachez également que vous pouvez retirer euh, différentes informations auprès de l'office de tourisme. Voilà pour l'agenda. Toutes les de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Je sais, je ne suis pas cool, foulé voilà. ah ouais, du mais il n'y avait pas une autre une autre chose, t'avais pas parlé d'un de... festival, festival de, de la clarinette, oui, euh, ça ah c'était ouais, on est vachement déçus de ne pas avoir entendu ce Je peux te l'annoncer si ah tu bah, veux. Écoute, euh, écoute, on est fan euh, de clarinette nous. C'est vrai Christian oui. Morin, euh, j'adore. Ah Tu sautes à toutes les collections, Vinyle et CD. Et même des DAT, je suis sorti là. Je suis yeah. encore en stock. Bon allez, revenons, à nos moutons avec une interview ce soir, justement. Ça faisait longtemps. Ça bah, faisait oui, longtemps. Euh, on va partir du côté de Rouen, euh, où normalement... Non, non... c'est de Caen. Quand pardon. Caen, Caen. Oh, Caen je Rouen. me suis fait avoir tout à l'heure aussi, quand je l'ai noté. Quand Pourtant, c'est loin, quand Rouen. On... Il va nous le dire, il tout il va tout va nous dire tout de suite. Va il va nous le dire tout de suite. Est-ce que là, Kirby est parmi nous Hello <rire> Il est là hein. Hello, Corby Comment il va Bien, bien, bien vous. Bah oui, très bien, nickel, hein. impeccable. Enfant de faire ma, ma première radio avec vous. Ah bah ah, c'est ta aussi. première. Bah écoute, voilà, c'est ma fait Première fois. C'est ton dépucelage. Ouais, J'adore <rire> dire ce mot. Je n'osais pas le, le dire en fait. Vous savez qu'elle est le dire. Timothée sont les dieux du dépucelage. <rire> chut, chut, te reste ton disque. <rire> Donc Fred, enchanté de t'avoir dans notre émission. Oui. Donc euh, on va un peu ben, te laisser te présenter aux auditeurs. Ben dans, on va d'abord commencer ben tout simplement par les présentations Alors euh, un peu ta biographie, ton, ton actualité, vraiment euh... ton parcours en fait. Bon. Parle-nous de toi. Donc, ben, je suis de Caen, bon. <rire> pas d'Orban. C'est pas si loin ou c'est loin finalement C'est pas loin non, Ah clair. ça va, on est, est encore dans le <rire> Et euh, donc voilà, euh, j'habite à Caen, euh, ça fait maintenant près de deux ans que je bosse la, la musique en fait, mm -hmm. euh, à la cool à la maison, et puis ben, du coup, euh, en, je mixe aussi à côté, et euh, voilà, quelques sorties, euh, quelques actus, c'est... ah euh, oh, oh. Il y a du Larsène, Il y a du m'arrête euh, de t'amuser avec le téléphone. C'est pas moi, c'est faux. <rire> Où est je caché le téléphone <rire> euh, tu l'as mis. <rire> Est-ce que ça marche mieux Ah bah là ça marche nickel. Ouais c'est okay. bon, tu peux je continuer goûte, suis, alors. Oui donc on en était un petit peu euh, tabio un peu te représenter. Ouais donc voilà, c'est un euh, Normand, bah Normand. Mais oui. Très bien, c'est la première fois qu'on accueille un Normand sur le plateau de galaxie. Je, je peux appeler un plateau. Le, plato, ouais. mais le hein, plateau, on hein, est il y a dans <rire> euh... ah On On va les habituer. Euh, donc euh, tu habites euh, à, à Rouen. À quand oh. Oh. Pandémie, Ils ouais. vont jamais, euh... Je vais le faire, faire. c'était une blague. Donc, alors, ça fait deux ans que tu es dans la musique, c'est bien ça Oui, voilà, enfin, ça, ça fait deux ans que je produis, c'est euh, euh, mon loisir, c'est pas mon vrai métier en fait. À côté de ça, j'ai une, une agence de communication en fait que j'ai montée qui s'appelle i5. Voilà. voilà, et donc, euh, du coup, euh, c'est vraiment quelque chose que je pratique en, en loisir, c'est plutôt cool parce que du coup, ça, ça me permet de de rencontrer des gens, de, de faire plein de trucs. Du coup, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Je... Okay. Voilà, la musique pour le plaisir. C'est ta passion, en fait. Oui, ta passion qui, en fait, euh, te fait un petit peu vivre entre les deux puisque on, tu fais pas mal de sorties, tout ça. On commence à te voir de plus en plus sur euh, les labels. Euh, ouais. Tout à l'heure, sur MySpace, euh, c'était pas mal. J'ai vu un petit peu toutes tes actus. D'ailleurs, justement, tu vas nous parler un peu des tes actualités au niveau de, de la musique, des sorties déjà que tu as faites. Et puis... Euh... Ce qui arrive, arrive, aussi, qui arrive en, en stock, là. Alors, bah, là, pas mal, de, pas mal de trucs de prévus, en fait. J'ai surtout pas mal de remix Et euh, bah, je viens d'avoir une sortie, en fait, sur euh, Tango. Oui. Une nouvelle sortie. Euh, donc, le deuxième EP sur Tango. Okay. Avec euh, des remix de Homero Espinoza et, euh, et Brother, Vi Brother Vibe. Euh, très bien, Brother Vibe, d'ailleurs. Euh, et du coup, là, euh, à, à venir, normalement, une sortie... Euh, sur le label Colour ouais. en digital donc c'est un AEP euh... Pas eu encore confirmation des, des différents remixes qui seraient dessus. Okay. Euh, J'ai un remix à sortir sur Uniforme que j'avais fait il y a quelques temps pour une chanteuse qui s'appelle Shaynon. Okay. Tu bosses pas mal avec des, apparemment des labels euh, des, des États-Unis, quoi finalement. C'est Ouais. Ça, enfin, euh, du coup, euh, c'est vrai que ça s'est fait euh, de fil en aiguille par le biais de, de, de MySpace, pas mal. Puis du coup, des, des ouais. premières sorties. La première sortie qui était sur Revival, donc c'était un, un EP qui s'appelait Jack Hope. Okay. Donc, un remix de Gene Farris Roy Davis Jr. dessus. C'est vrai que ça a été, ça a été un, une bonne passerelle pour lancer après euh, des sorties sur, sur différents labels, euh, essentiellement des labels euh, en digital en fait. Oui. Okay. avec un peu. Donc euh, pas, mal, pas mal de remix. Et, euh, et là, des sorties en, en nom propre euh, à venir donc ça c'est plutôt euh, plaisant aussi ok bah on, on t'a vu on s'est là bas d'ailleurs qu'on t'a rencontré euh, à la conférence de miami euh, t'as un petit peu eu des <rire> retours par rapport à ça parce que tu balançais pas mal de cd on a vu euh... Euh, du coup des, des retours vraiment euh, direct par rapport à ça non pas encore non donc donc ça, ça, ça, ça sert à le... rien d'aller <rire> euh, ouais. à part le soleil et filles, ah, bon, des, finalement des <rire> sur des morceaux du cd des, des échos ouais. de gens qui les ont joués ouais c'est Pour, à ce niveau là c'était plutôt, euh, plutôt vraiment sympa mais euh, retour signature euh, ça n'a pas été euh, ça a pas été des masses euh, peut-être que ce n'est pas euh, le grand cru MySpace c'est un peu plus pratique je pense, ouais, ouais, pense c'est ouais. Ouais, vrai que c'est un super outil pour ça parce que, du coup ça permet vraiment de, de, de prendre facilement contact avec les gens Ok, et comment tu décrirais ton style de musique justement On en parlait tout à l'heure, on essayait de voir, puisque c'est vrai que tu signes quand même sur des labels à la base qui sont un peu plus genre funky house, mais en fait ton style Il n'est pas, pas vraiment funky, ouais. il est entre deep, comment tu, tu bah, verrais ça quoi euh, Je ne sais pas comment vraiment le définir en fait, euh, disons que j'aime beaucoup jouer funky et deep house, après euh, du coup j'ai eu l'opportunité de faire des remixes un petit peu plus deep tech. On ouais. va dire sur le label Elevation en, en Irlande. Ouais. Donc des remixes pour euh, Harold Iss. Okay. Euh, et pour euh, Aruba, donc, qui est le, le propriétaire du label en fait. Okay. Du coup, euh, là j'ai un remix aussi un petit peu plus dans cette euh, lignée là qui sortira. Euh, C'est un remix d'un morceau de Paul Jones et Cheloni Ser Jones ouais. Ouais. qui bossait avec Get Physical. Okay. C'est quelque chose qui sortira sur Elevation aussi. Euh, donc c'est vrai qu'après j'aime euh, vraiment tout ce qui peut être funky, Jack in et à côté de ça. Euh J'essaye de bosser des morceaux un peu dans cette lignée-là aussi, parce que c'est un son que j'affectionne, mais à côté de ça, j'aime aussi partir sur des trucs un petit peu plus électroniques. Ok. On va appeler ça de l'éclectisme. Voilà. Oui. Joli <rire> mot. Comme ça. Joli <rire> mot. Et alors, tu travailles beaucoup, euh, puisqu'on avait avais rencontré aussi avec Elise. Euh, ouais. Donc, euh, vous faites pas mal de choses ensemble, c'est ça <rire> Ah, voilà. Rentrons dans le la, la, vide du sujet. La, chante la chanteuse à la maison. Ça, ça fait plaisir. La chanteuse Il a fait à fait la maison. La fête, une pierre de couleur. C'est vrai on a. <rire> On a commencé à bosser ensemble en fait, euh, parce que du coup euh, on, on, on est parti un peu sur des projets en, en tentant le truc un peu comme ça. À, à plutôt vraiment à la cool et il s'avère que du coup le morceau un des premiers morceaux qu'on a fait vraiment tous les deux comme ça à la maison c'est la exat, qui est sorti sur tango de toute façon tout à l'heure on va le passer on écoutera comme morceau justement derrière sympa pour faire écouter un peu ta musique aux auditeurs mais ouais c'est vrai que c'est un des titres phares je pense on l'a d'ailleurs beaucoup entendu à la conférence cette année ouais c'est vrai c'est vrai d'ailleurs à la soirée Artensoul justement Céline a joué c'était drôle très bien la chanteuse qui est en train de danser c'est mon morceau <rire> c'était assez excellent c'était marrant ouais. sinon euh, qu'est-ce que tu préfères de sentir enfin euh, tu préfères être derrière les platines ou plutôt en studio <rire> j'ai failli dire une bêtise c'est bon j'aime bien les deux Non, j'ai pas vraiment de... Des préférences Non, j'aime bien passer du temps à la maison, voilà, à bosser la musique, comme aussi avoir l'occasion de, voilà, de, de bouger un petit peu pour, pour mixer, et puis bah du coup de... Oui. Voilà, j'aime bien vraiment les deux. J'ai commencé vraiment par mixer, en fait, ça, ça fait peut-être 7 ans que je, que je mixe, en fait. Oui. Du coup, je suis passé par différentes vagues, je joue un petit peu plus d'électro, vraiment... Ah, Et, oui. Bah justement sur Caen, il n'y a pas vraiment de.. Du coup voilà, voilà ouais. par, euh, par manque d'endroit, j'ai préféré rester à travailler chez moi du coup. Et ouais. euh, donc du coup mettre un peu le mix de côté, c'est pour ça que j'ai beaucoup passé de temps à travailler la, la production en fait. Et maintenant vraiment j'apprécie de revenir au mix. Ok. Et euh, justement, donc tu tournes plus euh, à l'extérieur, donc dans des pays euh, étrangers, parce qu'en euh... France finalement. Euh... Je sais bah, pas, tu as, tu pas eu l'occasion d'aller déjà... ouais. super loin là pour le moment ouais. T'as <rire> quand, quand même joué à Miami <rire> cette année, hein, faut le dire euh, C'était déjà même pas mal, il y a quand même pas mal de gens qui rêveraient d'aller jouer là-bas Ouais, c'est vrai que dans le contexte de la, de la conférence, c'était vraiment sympa Du coup, euh, la... la soirée du label Chilling Music ouais. Du coup, c'était vrai vraiment... Euh... C'est vraiment oh. très sympa de, de pouvoir avoir l'occasion d'aller jouer à l'extérieur comme ça. Bah là, j'ai eu l'occasion de jouer aussi en Hollande. ouais voilà, j'allais en parler justement. J'ai vu sur ton MySpace, t'avais pas mal de... Pour ouais, les sous-sessions. On, on était en Hollande ce week-end, là, du coup. C'est vrai que c'est toujours aussi sympa aussi de pouvoir vraiment se déplacer comme ça. Puis, euh, vraiment, la, la Hollande, puis la Belgique, j'avais joué au Costero Sushi à Anvers. On en a déjà parlé aussi de... c'est vrai que c'est ça fait vraiment plaisir. Il y a une bonne ambiance chez vous. Ouais. D'ailleurs, en fait. euh, on peut te retrouver au mois de juillet, je pense, du côté ouais, de la l'Age de là Ah ça fait plaisir, il y a une Tout belle fort petite fort, famille là. qui ouais, va se retrouver. On va se retrouver, ça va faire plaisir. <rire> les... C'est bon ça. <rire> euh, tes influences et tes artistes préférés, c'est plutôt dans. toujours dans l'éclectisme ou euh, c'était un peu dans un style bien précis Bah j'ai euh... En fait j'ai vraiment eu l'occasion d'écouter beaucoup de choses. Euh, mes, mes parents étaient euh, vraiment très, très jazz, disons, organisateurs de festivals de jazz, etc. Donc j'ai été vraiment euh, dedans. Euh un peu vraiment dans le jazz dès le début avec eux, euh, j'ai j'ai pas eu trop le choix <rire> et puis après euh, c'est vrai que je suis passé par plusieurs passes écouter des, des trucs plus hip-hop etc maintenant j'en reviens vraiment à, à écouter de la funk, euh, de la soul revenir vraiment beaucoup plus à son 70s, 80s euh, funk, okay. disco j'ai pas vraiment euh, à l'heure actuelle de d'artiste euh, récents en fait euh, qui me vient à l'esprit okay. après euh, Moi ouais, tes influences ça peut être aussi euh, Voilà, c'est pas bon, cool. Voilà, c'est ouais. bien rétro, il euh, y en a qui disent que ça. Et, bah, justement par rapport à ces influences, t'as un titre euh, du moment, peut-être euh, quelque chose que un, tu joues un régulièrement un de, et que, qui euh, t'enlève. Alors un la label que j'ai découvert en fait, euh, je ne connaissais pas du tout, il s'appelle High Top. Okay. Et c'est un. Je crois que c'est un remix en fait, c'est Watch TV in the Prime Times sur high top et le morceau le nom du morceau est imprononçable alors je, je vais vous épargner ça oh vas-y tu, euh, tu peux les faire auditeurs faire bien, ils aiment bien quand on est le charge donc voilà tu peux les plaies aussi c'est si vraiment c'est euh, un morceau vraiment sur une base house oui. mais vraiment super funky et du coup euh, assez breaké qui est très sympa quoi c'est un truc que j'aime okay. beaucoup jouer Oh, okay. À découvrir donc pour les auditeurs qui sont à euh, qui, de... qui sont voilà, un petit coup de cœur. <rire> <Bah> justement, enfin, <rire> coup de cœur, <rire> décidément. Tu vas un petit coup de cœur à euh, faire passer euh, Un petit coup de cœur, euh, disons que j'ai euh, euh, musical, pas particulièrement. Après, relationnel, j'ai. Euh, Il y a euh, quelqu'un que tu veux traiter sur antenne, vas-y <rire> Non, ça c'est pour un coup de gueule, Non, pas un Vraiment, euh, la, euh, la, la super équipe des Lillois, là, faire un gros big up oh. à la super équipe en, avec qui on était tous, donc du coup, euh, dont vous faites partie, hein, à la Miami, et surtout euh, à, à Happiness qui se reconnaîtra, qui doit être en voiture, là à équiper la radio, le, le Happiness D'ailleurs, on a on a peut-être euh, un, c'est une, une avant-première. On a peut-être un un morceau. Voilà euh, <rire> qui devrait normalement euh, voir le jour sur, euh, sur Tango là très bientôt. Hein. On, on s'est retrouvé un week-end à la maison en fait donc avec euh, Happiness ouais. et, euh, et voilà donc on est sur un truc là pour. Euh, Qui, qui devrait... Euh, C'est pour le moment un secret mais ça va bientôt arriver. Peut-être euh, voilà, se retrouver okay. euh, en vinyle, on croise les doigts. Euh, ça serait bien pour vous ça Voilà, très très bientôt. Et un petit coup de gueule, par la même occasion. Voilà, si tu veux être quelqu'un, vas-y. Euh, non, j'ai pas de coup de gueule en fait. Oh, non, bien. Est bon, c est c est quoi, ça, il est très gentil, c'est très est voilà. adorable. Est ça me fait, moi j'ai remarqué, il n'y a pas souvent des coups de gueule dans les interviews qu'on fait. Non, vraiment, on interviewe toujours des gens qui sont cool, qui sont sympas, qui... C'est vrai, Moi j'ai euh, un... un coup de gueule par contre. Ah, un Jean-Louis ah. Poupi. on va pas chercher son t-shirt. C'est bizarre, on va l'appeler après. C'était un t-shirt éphémère aussi. C'était vraiment éphémère celui-là. Et donc, pour conclure, peut-être un petit message à nos auditeurs euh, si tu un quoi que ce soit à leur faire passer euh, un, je sais pas ce que ce que tu as envie de leur dire et eh ben mange euh, des pommes merci euh, je sais pas j'ai pas merci de voilà euh, d'écouter ta musique et de la diffuser la voilà un voilà, peu Et euh, non, c'est vrai que c'est. Euh, ça fait super plaisir surtout de, de faire partie, voilà, de, de faire cette émission avec vous. Et puis voilà, c'est. C'est voilà, bien aussi, cool. De bien voilà. cool. Euh, on va peut-être rappeler ton MySpace avant de passer aux 5 petites questions. Un petit jeu. C'est www.myspace.com slash Kirby Music. Alors comment ça s'écrit On va appeler On va appeler Kirby <rire> Kirby. K-I-R-B-Y Et USI quand On oh, se oh. serait cru au chiffre et les <rire> voilà, Le so, compte est bon. Royale. Bon, ben voilà, c'était le premier dépucelage, euh, car le deuxième arrive tout de suite. Avec les fameuses questions. Ah oui, ça c'est pour euh, justement te connaître encore plus en tant que personne. Alors on a des petites questions, euh, il n'y en a que cinq hein, finalement. Et euh, bon, peur. Mais non, pas peur. Tu euh, peur. Enfin, euh... Quand Timothée dit on a, ça veut dire il a, moi je, je n'y suis pour rien. Bah, alors tu serais étonné des questions puisque ce n'est pas moi qui les ai faites. C'était moi à l'époque. Ah, ah d'accord. À l'époque. À l'époque euh, de Jean-Louis Pompi. <rire> <rire> alors si tu étais un animal... À ton avis euh, Je ne sais pas. bonne euh, question. Euh... Hein, si tu réfléchis dit, bien, euh, hein, la réponse est importante. <rire> euh, ça va vraiment jouer sur, sur tout là, c'est. Ah, euh, ça peut être plein de trucs. Hein. Un singe. Un singe. Ouais, un singe et deux chauves. Je donne ma langue de chat. Ah, ah, chat. Ah, voilà. Ah, chat. Ça fera plaisir à une personne qui écoute peut-être. Monsieur le mat, le maton. Hein, hein, Il y a des grenouilles dans le site. des, des C'est la jungle ici. Ouais, C'est un peu une ferme, en fait, ici. Hein. On <rire> croirait être dans un studio. Euh, mais finalement, il y a des animaux. Euh. C'est sympa. Donc, on va passer à la deuxième. Hein. Ah, un écoute, peu, ouais. Elle te parlera peut-être un peu plus. Euh, ah. Si tu étais un aliment ou un plat Parce que j'ai vu que tu étais un fin gourmet. Un... Ah, là, pour faire <rire> un fin gourmet. Pour faire un, pour faire un... un revival, Miami, je serais tenté de dire une salade César. Ah, ben, ah, j'en ai mangé une aujourd'hui, tiens. Un C'est bon, ah. ça. Ou un bon fat burger. Ou un bon fat burger de 3h du matin. Ah, choisir, choisir. Il y a le snack burger aussi <rire> il, est, il est bien gros aussi celui-là. <rire> Alors si tu étais euh, une, femme, une femme, ça me rappelait une chanson ça Euh... Ce serait Cindy Sanders. Ah, oui. hey, c'est magnifique. Voilà, incroyable. Super réponse. Je croyais je jamais je... euh, qu'on aurait entendu ce nom ici ouais, sur l'antenne. Ah, de mais, mais j'aurais dû dire un animal, j'aurais dû dire un papillon de lumière. Ah, ah, bon, ah bah ouais, bah Un ah bon, bon, papillon de lumière. Bout. Une libellule D'ailleurs, Cindy est la sœur de Samuel. Je ne savent pas. Ah D'accord. Okay. <rire> non. Bravo, Samuel, si tu nous écoutes. Ah Bravo. Alors, si tu étais un instrument de musique. Euh, j'ai une anecdote, euh, instrument de musique oh. assez... Ne, sympa, ne me dis pas une flûte parce que là j'ai peur de me faire une <rire> Euh, non, non, il se trouve que quand j'étais gamin, je voulais faire de la batterie. Ah. Et c'était juste impossible. Pourquoi, Pourquoi Pour euh, cause d'appartement. Ah, ah, donc ça a été euh, surprise cadeau. Je me suis retrouvé avec un xylophone à la place d'une batterie. Ce qui est pas pareil. Tout <rire> de suite, ça change le, la donne. Et donc, ah, ouais. donc voilà, je, je dirais un xylophone. <rire> un xylophone. Pour <rire> faire du Metallica au xylophone. <rire> oh, C'est pas mal ça. Et enfin, dernière question, si tu es une ville aux États-Unis, puisqu'on sait que tu es un grand fan des États-Unis, Etats-Unis quel serait tu euh, je, je, je dirais J'aimerais je, je, bien Aller à San Francisco Alors après Je sais pas Ce que je serais San Francisco Bah oui ce, ce serait un bon choix Je pense Je que me laisserais Assez tenter La côte ouest Et toi Dimote Ce serait qui ah, ah, Ce serait quoi plutôt Ce serait qui Ta ville aux états unis euh, Aux états unis euh, Bonne question Ah bah tiens Réponds euh, euh, Miami euh, Bon on a déjà vu Donc euh, voilà <rire> York, mais, mais moi je pense que ah ouais, moi ça serait new york rien que écoute, pour les sneakers moi je serais plutôt d'avis à un genre los angeles ou un truc comme ça Aussi sur la côte ouest j'aime bien j'aimerais bien aussi aller visiter s'il n'y avait pas 12 heures ou même plus de 12 heures d'avion que... on ne reparlera pas de ce retour fameux qu'on a passé ensemble ah, parce qu'on était à deux dans le ah ouais vous ah étiez au septième ciel tous les deux là ah ouais c'était plus que 7 septième ciel hein. ça c'est sûr donc bon, voilà bien bah bien écoute bien. Merci. Sympa. Bah, merci beaucoup à vous hein. Ça fait plaisir de t'avoir dans l'émission. Bonne, euh, bonne fin d'émission, merci beaucoup. Et puis merci pour à tous toi. les fans, on te retrouve le 13 juillet du côté de l'âge de Zo Club pour l'anniversaire de Simaï. En compagnie de plein d'autres artistes, dont Euguy Anton, <rire> qui fera partie de ce line-up. Ça va être la grande fête. Euh, la grande fête tout le monde tenu. Tout, tout le monde tenu. D'ailleurs, tu seras accompagné d'Élise. Voilà, euh, je ouais. préciser, ah, donc, je pas. On lui met un petit coucou <rire> au passage, d'ailleurs, Si elle nous écoute. Elle est au casque à côté. Salut Élise Bah écoute euh, ça fait plaisir en tout cas et puis... Euh, Merci encore que, les gars. Euh, on Il se voit pas de bientôt. On se dit à très bientôt ouais, et puis euh, rappelle-nous ton MySpace pour clôturer ça. Alors c'est mySpace.com Kirby Music avec un cœur. Ok. Voilà. Donc on écoute euh, justement, des, oui, euh, justement. avec euh, Elise justement le premier track sur Tango. C'est donc Like That Et euh, bah, voilà. Guillaume il va nous envoyer la sauce tout de suite. Mais euh, y a pas J'entends rigoler derrière. <rire> J'entends la végétalienne. <rire> j entends, j entends la végétalienne. <rire> allez, à très bientôt et puis allez, bonne allez. fin de journée. Hein, et merci encore. A bientôt. Salut. un titre qui sonne pas mal du tout forcément nous venons de l'avoir en interview depuis 18h30 c'était Kirby featuring Ellis Taylor avec le titre Like That disponible sur la belle tongo quand c'est sorti en vinyle alors j'imagine oui, très bien avec un bon petit label américain il y a pas mal de bonnes productions dessus donc ça fait plaisir d'avoir des artistes français Comme ça dessus quoi. C'est vrai, ça fait plaisir. Allez, on bon, se bon. tourne vers l'agenda des soirées. Le meilleur du club in est l'agenda des soirées. C'est tout de suite dans Artensor. Alors tout de suite, euh, on va commencer Je regardais mon petit papier, enfin, papier C'est vrai que c'est un petit papier C'est euh... ah, un agenda fait ça euh, <rire> va-vite mais Si tu veux prendre en, en une photo, il faut bon. prendre un gros zoom hein, Alors, il <rire> va me relire, c'est le principal Tu m'étais un peu plus de mal hein, mais mais je... mais En plus, t'as as remarqué, il a pris en 25 000 dans, son, dans sa poche Et encore, Alors, 25 000 c'est pas bon ouais, C'est vraiment un moment C'est sympa, quoi. c'est du direct C'est du direct, c'est pro. Alors justement, ce vendredi du côté du Queen à Paris On va retrouver la soirée Soapinning avec Michael Cannes et notre ami je pense Tony Guérin qui fait partie certainement de ce line-up. Tout à fait, qu'on salue au passage d'ailleurs. On salue. Salut Tony, salut Tony. Toujours du côté de Paris, du euh, euh, du côté euh, c'est du Bataclan. Oui c'est ça, ça, avec la soirée hypnotique où on va retrouver un son un peu plus minimal avec euh, Jamie Jones, Clive Henry et l'ami Fafa Monteco. Euh, on salue au passage aussi Fafa. Salut, ah, salut, salut. La soirée <rire> <rire> défective in the house avec copyright, c'est à l'Aquarius et là c'est du côté de Zagreb. Zagreb qu'on salue au passage aussi. <rire> on revient en Belgique du côté de Gand. Euh, J'allais en plus, c'est l'anniversaire de Sandra, la boss de Sunshine Booking, avec euh, ben, l'a pris ses amis pour les mettre au platines, euh, Fred Nassen et Jens Holmes notamment. Donc euh, on, on dit bon anniversaire Sandra. Bon anniversaire Sandra. Alors ce samedi, ce sera du côté de The End à Londres avec Todd Terry et Ralph Lawson. Bon bon anniversaire. Oh, non, non, pas d'anniversaire. Non non c'est pas d'anniversaire, mais euh, bref c'est bon quoi tu vois deux artistes bien. comme ça à euh, ne pas manquer un petit côté du côté du quartier rouge d'Anvers <rire> ah, je... situé dans le quartier rouge ah, Jérôme Sidénam du côté du café d'Anvers donc un bon guest il sera bien accompagné autour de ouais. je n'ai jamais vu en... ouais, il va ramener toute sa clique euh... <rire> c'est poussé quatre danses <rire> la clique rentre euh... après vous retrouverez euh, l'ami euh, Amir Javasoul donc euh, qui sera avec euh, je ne sais pas c'est quoi ces autres artistes je n'arrive plus à Lire, Cisco et Moss. Voilà. C'est écrit en pixels 25 <rire> Ouais, c'est ça. <rire> ah, Java sous j'ai su, mais là les autres c'était trop dur. Cisco et donc et là c'est du côté euh, du June à Paris aussi. Donc ce samedi euh, pour clôturer cet agenda. Je donc, pour euh... ceux qui sont amateurs du dimanche, il y a le, euh, la dance culture toujours du côté ouais, du June avec ça, Greg Gauthier. D'ailleurs euh, ce dimanche de 18 h à minuit, c'est la fête. Salut Greg. Hello Greg Hello Gauthier On peut rap. Ah bah tiens Une pierre de coup Bon on a fini On a fini Bonjour Pierre Non J'étais pas la pierre Aïe aïe aïe aïe Heureusement que ça se termine à 19h Ah oui, il a encore Le track remember Attends attends, attends. Exact Mais quel est ce track remember C'est un vieux vinyle Sur un label Que Tony adore Ah Moi je suis fan label casual label de cashmere Avec un green velvet Donc là c'est son côté Un peu plus A.K. James, Curtis, euh non je sais plus son nom. <rire> Curtis Jones pardon Curtis Jones d'accord ah, ah ouais un... euh... non c'est pas <rire> je dis n'importe quoi <rire> uh, <rire> je pensais Jones au jazz euh, ou... ouais j'allais dire c'est euh, pas grave c'est ouais. ton grave. Ouais, ok bon. <rire> j'ai voulu faire le culturer et, <rire> et... Ouais. allez on, on va l'écouter va euh, histoire, histoire de se rafraîchir la mémoire The Chicago Connection avec le titre Dancing et c'est un remis justement de, de cashmere, cashmere. Ah, ça date de 1997 à euh, écouter à réécouter en tout cas pour les fans de tout ce qui est euh, rêve d'eau et tout euh, rétro un peu c'est dans, vraiment dans cet esprit là donc à ne pas manquer puis euh, petite info myspace.com slash cadjoual records dédicace à calki ce morceau salut calki présenté par Timothée Milton Guy Anton et Guillaume. Earth and Soul Souvenir de l'émission Arthur Soul Et ça rigole bien là, quand même il ouais, a pas y voir de la révélation en direct j'ai tout enregistré figure toi c'est oh. le disque dur c'est ok ah. bon alors c'était quoi le souvenir on peut le rappeler peut-être bien fait alors c'était The Chicago Connection euh, avec le titre Dancing remix de cashmere euh, qui est d'ailleurs sur son label c'est le label Casual Records impeccable on se retrouve euh, la semaine prochaine mardi prochain mardi prochain en pleine forme The pour Une nouvelle interview bonne, euh, euh, bonne question négocier ça On va voir ça On va essayer de voir ça Cette semaine Il ouais, euh, y aura des surprises Dans tous les cas ouais, Toujours des surprises et Chaque le... émission Est une surprise <rire> <rire> Bah c'est bien ça euh, Bah écoute <rire> Chaque émission Est un bonheur Aïe aïe aïe, aïe C'est chaud C'est bon <rire> ça <rire> Bon je vous laisse Bonne semaine les mecs Guillaume Aussi, à mardi bonne semaine, et puis, euh, Salut à tous À bientôt À mardi prochain Ciao bye, bye. Ciao. Galaxy, galaxy, out, out, galaxy, out, out, galaxy, out, out. Galaxy. of time, galaxy. galaxy, galaxy, out of time, out of time. Out of time.